La question concernant, euh, n'est-ce pas, euh, les chiffres qui auraient été euh, enlevés du site web de, de la CENI, oui, ces chiffres ont été enlevés. En fait, ces chiffres ne devaient pas être publiés parce que qu'ils n'avaient pas été contrôlés, ils n'avaient pas été visés par euh, les membres du bureau de la CENI. Et c'est normal que des chiffres qui ne sont pas, disons, euh, officiellement publiés, ils doivent, n'est-ce pas, être retirés. Et prochainement, nous mettrons les chiffres que le bureau a visé, contrôler et vous allez voir que ces chiffres sont probablement euh, plus justes. cest tout simplement, il y a eu la publication d'un draft qui n'avait pas lieu d'être publiée.